Alors, M. le Préfet, ce matin, vous avez tenu une réunion en préfecture. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire quelle a été la teneur de cette réunion Oui, j'ai tenu ce matin euh, un état-major de sécurité avec euh, le procureur de la République de Pau et le procureur de la République de Bayonne, ainsi que l'ensemble des chefs de service, de police, de gendarmerie, de douane, ainsi que de euh, l'armée. Euh, donc, nous avons euh, examiné... Euh, différentes instructions qui résultaient du Conseil des ministres qui s'est tenu euh, cette nuit euh, et de la décision euh, du président de la République de renforcer les mesures de sécurité ainsi que du Conseil de défense qu'il a présidé euh, ce euh, ce samedi matin euh, à l'Elysée. Alors, euh, s'agissant des mesures euh, mises en œuvre, euh, nous avons premièrement